du Nous rendre à l'évidence que cette semaine, nous n'aurions qu'une édition normale de réanimation à vous offrir. Je sais que c'est très triste et je vous entends pleurer des larmes de sang, mais que voulez-vous On ne peut pas toujours maltraiter nos auditeurs aussi longtemps qu'on le voudrait. Par contre, les mauvais traitements que l'on vous réserve ce soir seront d'une durée normale de deux heures, mais très intensif. s Voire atrocif. Donc, vous devriez retrouver tout l'inconfort, la méchanceté et la douleur qui vous sont tellement précieuses. Vous n'aurez donc pas tout perdu, espèce de néandertal métallique. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un concentré de médecin s et d'assistant, surtout lorsque ce concentré est principalement composé d'éléments caustiques tels que Le Pandragorium et l'acide sinistrique. <laughs> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are undead incorporated, cause I and he said so. Go.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 C'est fou ça. 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette foutue édition de réanimation en ce 7 décembre de l'an de de disgrâce 2010. Je suis le Dr. p a y n e p e n d r a g o n et le Judas qui est à côté de moi est Sinistros. Hey, bonjour. Ben, bonsoir. Laisse faire Judas. Un traître. Traître. Oui. Le traître qui ne veut pas t'échanger le skinny poppy. Oui. Quand tu as un picture, il e i s t e des Beatles en plus. Hmm. Je connais pas la valeur de ce discours, <rire> tu o i Probablement que moi non plus. <rire> Attention, tu pourrais te faire fourrer. Mais l y a des chances, mais je veux tellement avoir ton Clean s o l d et le Manipulate. Je、late. le sais, je le sais. C'est un album qui se trouve plus. Je le sais aussi. Comme, comme le mien. Ben non, c'est trouvable encore. Ben pas mon Picture Disc.、Mm. Ben oui, ok. L'album de Skinny aussi doit être trouvable, mais oui,、euh, oui. quand, où, comment, et à quel prix Ben je sais pas. Bon, c'est ça. Ben, peu importe. Si t'es pas juda à cause de ça, ça servira bien un jour ou l'autre comme okay,、euh, adjectif.、Euh, on vient d'entendre, les chers petits、euh, auditeurs, que vous êtes la formation Creator.、Ah, et puis, comme... en, en passant, c'était pas un bloc de sinistros. Non, c'était un bloc made in pain. <rire>、euh, ben oui, encore. J'aime ça, moi aussi, le travel.、Oh、oui, j'aime tra ç <rire> Donc,、euh, comme je le disais, Creator est la pièce,、euh, Rio de violence. Rio de violence. <rire> ça m'a toujours fait rire dire ça. Riot of Violence,、euh, qui est tiré de l'album Endless Pain, qui est paru en 1986 sur Noise. Et c'est le premier album qui m'a fait découvrir Creator.、Euh, moi aussi. Et c'est le premier album qui m'a fait dire que Creator était bon. Ben. Que j'aimerais ça. Et que j'aimais ai... ça, que j'aimais ça et que j'étais pour aimer ça. Il me semble que j'aimerais ça au mot du créateur. Et par contre, j'ai découvert, euh, euh, bon, en fait, je dirais,、euh, probablement dans la même année, Euh, l'album Pleasure to Kill, et je m'étais rendu compte,、euh, rapidement, qu'il y avait une nette amélioration au niveau de... Du, la tétitude. De la tétitude, effectivement. Ben, quoique Flag of Hate, ça commençait déjà un petit peu... Un petit, petit, petit peu plus. Un petit peu plus. Je me rappelle qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est Mili l e Petroza, Ventor, ou en fait, les membres、euh, originales de la formation, qui avaient remercié,、euh, Destruction, Destruction. De, de, leur avoir、euh, fait comprendre qu'ils n'étaient pas têtes. <rire> ben, en fait, e s t r c Non, ne vraiment n l'était pas plus. Non, ben, Sentence of Death, c'était pas réel. Non.、Fait. Mais ça l e v a i t son charme, quand Mais même. Mais « Fernando v e r k i l l l'était un peu plus. Un peu plus. Juste assez.、Ouais. Ben, juste assez pour dire que ça tombait dans l'acceptable. Ouais, c'est ça. Donc, juste auparavant, nous avions la formation Metal Church et la pièce The Dark, qu'on le retrouve sur l'album The Dark.、Hey. Quelle coïncidence. Paru en 1986 également sur Electro-Home. Electro-Home. <rire> Electra. <rire> <rire> Je file vraiment au d i s c o u r ce soir. Electro-Home.、Euh... Tant que ce n'est pas Electrolux.、Ben、ça, ça existe encore. o、oui, Electrolux aussi, je pense. Ben, Electrolux, font des frigidaires. Ça. font Des b a l a s e s Je ne sais pas. Réfrigérateurs. Parce que frigidaires,、ouais, c'est une marque de réfrigérateurs. Peut-être qu'ils font des réfrigérateurs aspirateurs. Oui, ça a aspiré, t'es vieux et poudre cheese, oui, c'est p a s s l a Les affaires qui sont plus bonnes, t'es voté. s plus e C'est ça. Salut, bye. Donc, auparavant, nous avions la formation, vous avez reconnu, Celtic Frost et la pièce Circle of the Tyrant. Quelle. l, l a t o、oh, u L'hymne ce... de Celtic Frost que l'on retrouve sur,、euh, sur l'album, e u Two Mega Therion. Two Mega Therion. Oui. Paru en 1986 également. Mais elle était, elle était sortie sur Emperor's Return. Elle aussi, était sortie、avant. sur Emperor's Return. C'est pas tout à fait la même version. Pas tout à fait. o u i Euh, nous avions passé, c'est la, ben, formation américaine qui est aussi un étendard du Dead、uh, Trash Metal des années 80. La pièce étant Evil Warriors que l'on retrouve évidemment sur Seven Churches de 1985. Selon moi, c'est un des deux seuls albums vraiment officiels studio à être paru. Euh, q u Seven Churches est sur... pas mal supérieur、oh, à un taillé. e Absolument, absolument.、Euh... Parlant de p o o s e s s Celtic Frost, Destruction et d a d de l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a i l e d l a d l a d w a r l a d l a d l a d l a d l a d l a t l a d l a d l a d t a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l t d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a e l a d l a d l s d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d ç a d l a d l a d l a d l a d l a e s a d l a d l a d l a d l a d l a d e l a d e l a d l a d l a r l a d l a t l a d l a d l a d l a d l a d l s d l a d l a d f a d l a d l a d l r d l a d l a d l e d l a d l a d l s d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d l a d p a d l a d l a d l a d l a d Ça aurait été drôle comme nom de groupe. Il y a des groupes, euh, du, <rire> Je du faire mouvement positive un... hardcore des années 80 qui auraient sûrement pu le faire. Je vais donc, faire un pet nucléaire. Oui. Nuclear Assault est la pièce de Radiation Sickness que l'on retrouve sur Game Over, qui est selon moi aussi le meilleur, qui est paru en 86. c'est, pfff, les trois, les deux tiers du de bloc de 86. Quel, quel grand cru. Ça, c'était comme moi qui était ployé avec mon 85 l'autre fois. Tout à fait, tout à fait. Euh. o jam avec des années de mon nez. Ouais, mais, honnêtement, c'est pas volontaire, n o n Je te le disais tout à l'heure. Ça doit être inconscient. <rire> euh, donc, euh, Game Over d i n c l a i r r u s s e l paru sur、euh, l'étiquette Under the Flag. Et nous avions ouvert avec、euh, une autre pièce que vous avez sûrement reconnue. Metallic. Metallica.、Et、la pièce、euh, Pour qui la cloche le g l a s o n n e t i l Pour qui le g l a s o n n e t i l Oui. Pour qui? Pour t o i car. Pour moi. <rire> From o the Bell Tolls, que l'on retrouve sur le très bon album Ride the Lightning, qui est paru celui-ci en 1984. Un autre, un autre album paru sur l'étiquette Electrome. h o Electrome, h o au départ, c'était pas sur Electrome. h、euh, o Electra. Non, c'était pas e l e c t r a au départ parce que、mmh. Master of Oppet s'est sorti sur Electra et Electra avait ressorti les deux autres albums. C'était sur Mega Force? Oui, monsieur. C'était sur Mega Force? Oui. Moi, le mien était sur Mega Force. Mon Ride of Lightning original était sur Mega Force. La même affaire que Clément. C'est bien possible. Je ne t'obstinerai pas parce ça que. Pas,、euh, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ceci étant dit, il est maintenant 21h40. Ce soir,、euh, nous s o m m s Mon aurons... ami est mort. Je sais pas. Aucune d e e s T'as des amis, toi? Non. Bon, ben, ça fait que ça. Ils peuvent juste pas mourir. Sur, juste sur Facebook. Oh, o、oh, oh, <rire> n y est-tu content d'apprendre、oui. ça Oui. sinistre? Oh, t'as des amis sur Facebook. Ce qui prouve que t'as pas d'amis. C'est ça je disais. Bon, OK. Ça va faire le débat de ça, là. Ce soir, on a trois albums à présenter. On、oui. les a fait en, en partie.、Euh, dont toi, nous entendrons ton premier choix sous, dans quelques instants. Dans quelques instants. <coughs> Et moi, bien plus tard. Ben, c'est ça. Mais moi, c'est God d e t r o n t L'album est under the, sign of, under the sign of the Iron Cross, que je trouve très bon. Très, très bon. Et, mais on en parlera plus tard. Par contre, ce qu'il faut dire dès l'instant précis, c'est que ce soir, s'il y en a d'entre vous qui n'avaient pas écouté ce qu'on a dit la semaine dernière, que nous n'étions pas à partir de 20 h ce soir, contrairement aux deux dernières éditions, tant pis pour vous. Ça commence à 20 h Vous a v e z que c'est une heure de trop. v o u a <rire> Moi, je dois dire que j'apprécie énormément cette subtilité.、Euh, ça résume assez bien <rire> la situation. <rire> bon, d'ailleurs, on p a r l e o t r éclairage à cette heure. Bon. C'est、euh, bon. Ouais,、euh, les lumières, les, la lumière est b i e b a i l e、okay. Bon.、Euh, non, blague à part, c'est que ce soir, c'est l'horaire、oui, normal, de 21h à. L'horreur normale. L'horreur normale, de 21h à 23h. Par contre, la semaine prochaine. Et l'autre semaine, ce qui nous mène au 14 et au 21, on pourrait se le taper. Effectivement. Parce qu'il reste deux émissions à passer ici pour 2010. Ben oui, c'est vrai. r e g a r d donc.、Mm -hmm. Puis après ça? Après ça, c'est fini. Ben o、ouais. Ah ben c'est fini pour 2010. Ben oui, c'est ça.、Ah, euh, on va revenir le, le 11 janvier pour une rétrospective、euh, en plusieurs volets. <rire> ben d'après moi, c'est peut-être une rétrospective toute l'année. <rire> Non, mais blague à part, le 21 sera la dernière édition de réanimation pour 2010, parce qu'on va prendre notre pause,、euh, pause Red Rose, t i n q i è t e t u o u a i Bon, c'est ça.、Mmh. Pour notre pause qu'elle fait. s a l a d o u a Ouais, c'est ça. Donc, on va prendre la pause pour la, la période des fêtes. qui, en fait, pour nous, n'est pas une période de réjouissance, Mais non, c'est une période de ressourcement. De ressourcement. Vous allez chercher des cadavres, v o u allez、oui. chercher d'autres idées morbides. Ben, et... en fait, c'est qu'on se permet de faire du body-snatching pendant la période des fêtes, parce、ça. que personne ne s'occupe des cimetières. Tout le monde ça, est à festoyer. C'est ça. Fait qu'on peut déterrer, p i on se voit. Nous, ben... nous autres, on peut festoyer, nous autres, Oui, oui, ben, on va être en agréable compagnie,、uh -huh. pis ils sont pas trop achalants. Non. Donc, le 21 sera la derni dernière émission de réanimation pour 2010, et nous reviendrons le 11 janvier. On a le temps de vous en reparler, mais faites-vous l'idée tout de suite que la meilleure façon de passer les fêtes, c'est d'aller r écouter les podcasts, parce que vous n'en aurez pas du live. Non, ça c'est effectivement, pis u les podcasts, c'est la meilleure façon de réentendre nos niaiseries. Voilà. Pis, u on sait que faut être attentif parce qu'on n'en dit pas beaucoup. Non. Fait q u m Mais, Qu'à cela ne tienne, je vous parlerai d'un film que j'ai visionné le week-end dernier un peu plus tard dans l'émission, mais Sinistros, à l'instant, va nous parler de ce qu'il nous présente dans les Secondes a v e n i r Tiens. Hey, Secondes Avenirs, c'est le nouvel album de Forbidden. Forbidden, qui n'avait pas sorti d'album depuis Belle Lurette. Qui, oui, effectivement. Il nous en sort un en 2010 qui s'appelle、euh, Omega Wave. Et c'est paru sur l'étiquette Plus de Lumière. Non,、euh, Nuclear Blast. L'étiquette Plus de Lumière? C'est parce que là, je ne vois plus de l'air, moi, là, mais ce n'est pas grave. Tiens, mais mon... t'as arrangé ça, mon garçon. Ah, parfait.、Bon. Forbidden, Omega Wave sur Nuclear Blast.、Euh, selon moi,、euh, très bon album. Tu comparerais ça à une suite logique de là où il avait arrêté? Ou... C'est drôle. Je ne connais pas ce、si、qu'il avait fait avant. Bon, ça va bien. Euh, moi, je connais. s s a i J'avais entendu quelques pièces, là, mais pas assez pour.、Okay. Euh, bon, moi, je vais me faire une idée, là, en écoutant ce que tu nous présentes, parce que je me rappelle, grosso modo, de ce qu'ils avaient fait auparavant. Je n'étais、okay. euh, pas un grand fan de Forbidden. OK. Euh. b peut-être que tu ne demeureras peut-être pas un grand fan aujourd'hui. Ah, ben, ça, on verra bien, mais quoi qu'il en soit, c'est la beauté de la musique, il y en a pour tous. s oui. Ah, ouais? Mais tout ça pour bien paraître.、Là. Ok, juste pour bien paraître u c h a n t Parce que dans le fond, je sais qu'il y a juste notre musique qui est la, la meilleure. Le reste, c'est pas bon. Ouais, ma musique est meilleure que la tienne. Ben. Ok, bah, okay On va commencer avec la pièce Alpha Century.、Euh, en fait,、euh, je vais mettre quatre, les quatre premières pièces de l'album et、euh, on revient après puis on en discute. Euh, euh, Alpha Century, c'est un intro en passant. a r r ê t e d o un peu. Non, j'arrête pas. Ok, go!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 シュトラン、アデカーダンポーマ 22h04 e et s Sinistros e ne, ne cesse de dire des absurdités.、Ben、oui, mais le pire, c'est qu'on continue pareil quand on est hors onde. s Non, le pire, c'est qu'on continue quand on est en onde. Oui, c'est ça. C'est、okay. ça, Joe. C'est toute une blague. Bon, Forbidden. Ouais, pis. T'es pas sûr? Non. Non, non. Je suis pas sûr.、Euh, Je dis pas que c'est mauvais, là.、Euh, musicalement, ouais. Okay. C'est vrai que le vocal et... est. C'est le vocal. Je sais pas. Je suis très.、Euh, comment je pourrais dire Très difficile et très sélectif. Voilà le terme, le terme très sélectif sur les vocaux qui sont. Plus clean. Plus clean. Ouais. C'est Il... sûr que quand c'est un petit peu power-ish.、Euh, C'est plus fatigant ouais, un peu. Mais ça, moi, moi, moi, je trouve que ça parle. Moi, je trouve ça bien, bien correct. Ouais, mais t'as pas bien de goût, toi. Je sais. C'est、ouais. pas grave. C'est ça qui fait mon charme. Ouais, en tout cas. Je sais pas si t'es un,、si、un critère de charme. là, Si c'en est un, moi, <rire> moi, je débarque.、E. Non, blague à part,、euh, bon, cet album-là, je peux pas dire que c'est mauvais, là. Je... Moi, je... chez moi, j'ai de la... la misère. Je suis pas porté à l'écouter. OK. OK. Ben, en tout cas, moi, j a i pas porter、euh, 3 millions d'écoute s dessus non plus, là. Ouais. Ben, moi, je trouve ça. Je trouve ça correct. Ben,、là. oui, c'est ça, justement.、Euh, J'aimerais avoir ton opinion, m o Ben, moi, je trouve ça、euh, légèrement mieux que mon, mon prochain je vais mettre tantôt, Death a n d j o e <rire> T'es en train de dire que tu parles bien que des affaires que tu trouves pas bonnes, toi, là? Non, ben, là, c'est d'habitude. Ben, je de... mets du bon stock, mais là. Ben,、non. là, je c h a r i e pas. Je c h o r i e pas. T'es si malade, <rire> Qu'est-ce que tu fais, là? Ouais. Depuis, depuis quand tu t'attribues ça, ces, ces qualités-là, d'être bon、euh, dans tes、ah oui. sélections musicales? Je mets tellement du mauvais stock q u a n e s obligé de faire des émissions de trois heures, moi, t'as dit. Ouais, ça, c'est pour se ce laisser la chance d'être attrapé tôt ou tard, mais、ah, ça n'arrive、oui, pas vraiment. Non, ben, go, go, go. Bon, on a entendu Forbidden avec l'album Omega Wave par en 2010 sur Nuclear Blast. Nuclear Blast, on dirait qu'il donne un bon blast sur les, les vieux bands, ces t a m p s i Ah, ouais, écoute,、euh, pardon. Ils ont probablement,、euh, compris. <rire> C'était、euh, plate, c'est vrai. <rire> ouais, ça m'endort. i l n c'est、ouais, pas vraiment forbidden q u i m'endort. Tu comprends que c'est toi. b、bon, o u i mais ça. T'es pas obligé de le dire, non plus. <rire> non, mais je l'ai vécu à fond, par exemple. o、okay. k、euh, c'est, c'est correct. Est Ce qu'ils font au n u c l é a i r e Blanc, e s t i l s vont chercher des,、euh, des, des, vieilles, des, vieilles, choses, là.、Euh, c'est probablement parce qu'ils ont compris, par, e、euh, la qualité. Non, non, j'ai reformé ma phrase. Que la nouveauté n'est pas sans m'engage de qualité. C'est sûr. Alors, on a entendu Forbidden avec la pièce Adapt or Die, Overthrow, Forsaken of the Gaze, qui était une excellente pièce de l'album, et Alpha Century, l'intro sur l'album Omega Wave,、euh, paru en 2010.、Euh, je sais pas exactement quand, là, je vais pas regarder mes dates.、Euh, euh, Peut-être、euh, un coup, mois et demi. Un coup, couple de mois. Un mois et demi, deux mois.、Bon. Alors, toi, t'as un album à nous présenter. Je sais-tu. Euh, tout, aussi, euh, tout aussi intéressant que les miens. Je <rire> v <J> o u s oser espérer. <rire> ben, en fait,、euh, je me donne même un certain espoir que ce soit un peu plus. <rire> non, mais ça se peut-il quand on est rendu à dire qu'on présente des affaires qu'on n'est pas s û r <rire> C'est ça le chaos de réanimation. a C'est ça, ça met du piquant dans l'émission.、Ouais, on là, pourrait faire ça p o un moment donné. Pourquoi? Qu on l'a déjà fait. Euh, de passer les, les, pires. les pires moments. Oui, c'est vrai qu'on l'a fait. Non, mais pourquoi il faudrait être conformiste dans ce qu'on fait?、Hein? Effectivement. Il n'y a, a pas de raison. Pas dans notre,、euh, pas dans notre, euh, notre concept d'émission. Il faut être totalement anticonformiste. Il faut être imprévisible. o、oui. u Qui plus est, déplaisant.、Mais、déplaisant et ne pas licher autrui pour obtenir des faveurs、euh, musicales. Il n e s t pas question qu'on liche aucune autrui. <rire> ça, c'est sûr. Ça. <rire> bon.、Euh, en parlant de nouveautés, Il y a Motorhead.、Oui. Qui vont nous en amener un autre en Amérique du Nord à partir du, de, de janvier, la fin janvier. J'ai lu qu'en Europe c'était décembre, p r o b a b e m e n t la semaine prochaine. Ouais, ça c'est fort possible.、Euh, il sera disponible à partir du 25 janvier prochain, soit 2011, le nouvel album qui porte le titre de The World Is Yours. Bon, bah, j'ai aucune idée de comment, de comment, il sonne. Ce que je sais, par contre, c'est que ça va être du Motorhead. Ben, Motorhead, ça reste Motorhead. À moins qu'ils décident de faire du ICD ici. Ben, s'ils décident de faire du CDC,、euh, on peut dire que l a e p r o c h a i n l'album va être comme les autres. Bon, c'est un bon exemple, hein. Euh, Motorhead, c'est effectivement et probablement une des formations mondialement reconnues comme étant les pionniers d'une forme de trash metal.、Euh, c'est aussi reconnu comme étant que tu, a s la discographie de Motorhead qui comporte, ma foi, des dizaines d'albums. Euh, t e s à peu près certain de savoir que, peut-être pas du premier en tant que tel, là, mais, e、euh, u disons, du deuxième, minimalement, à aller jusqu'à aujourd'hui. Si t'as aimé ça au début, tu devrais aimer ça à la fin. Si t'as pas aimé ça au début, t'aimerais pas, pas pour ça. ça à la fin. C'est comme les CDC, ça, ou c'est comme les Ramos, comme,、euh... Tout à fait. C'est la recette qui est exactement la même. Ils ont, ils ont préparé une fois une recette de pâté chinois. pis ils ont jamais, jamais changé le, le, le, le, le pourcentage d'ingrédients qu'ils mettent. Mais non.、Dedans. Il y a ben des bains. Eux autres, ils mélangent le par des chinois. Tu sais, ils mettent des petits pois à place. De... Ouais. Et des fois, t'es mieux d o r e v n i r et ton, n o n absolument. Non, non, non, ils ont compris que ça marchait bien. Pis u c'est le cas. Bon.、Oui. Donc, The World Is Yours sera disponible à partir de janvier 2011. Ceci étant dit, je voulais vous parler de Sinoche. Je vais le faire, mais pas ce soir. Non, c'est une blague. il、euh, y a le quatrième volet de Resident Evil、euh, qui s'appelle Afterlife. Euh. j a i t u manqué un bout de moi là? là? T'as dû en manquer peut-être deux ou trois? Ben, il me semble que j'ai écouté le trois il n'y a pas longtemps. Non, Apocalypse, je pense, Apocalypse, il est sorti il y a quand même deux ans, il me semble. Ah, ouais. Ouais. Celle où ce qui arrive, il y a plusieurs clones de elle, Ouais. Ah, j'ai écouté ça il y a deux semaines, moi. Deux ans, deux semaines. Bon, c est c est c est deux. Le chiffre 2 reste à l b e u r e Resident Evil Afterlife qui est sorti en 3D. Moi, je ne l'ai pas vu en 3D. Tu、euh... vas dire, oui, je l'ai écouté en 3D, mais je n'avais pas de lunettes. <rire> C'est ça, je n'ai pas compris grand-chose. C'était bizarre comme image. Ce n'est pas une révélation. o、okay. k、euh, par contre, moi, je dois dire que je suis vendu à ces franchises-là parce que, bon, j'aime pas les zombies, hein, Ça, c'est connu,、euh, j'aime bien, j'avais bien aimé les jeux aussi Resident Evil, quoi, que j'ai arrêté de les suivre à un certain moment donné.、Euh, ou c'est l'inverse? Tu sais, les jeux qui ont arrêté de les <rire> suivre. <rire> c'est possible aussi.、Euh, mais c'est divertissant. M'attendez-vous pas à avoir de quoi d'innovateur? Mais c'est du ce quoi... comme l'autre avant? Ben, c'est tout, sont tous pareils. o k、okay, c'est beau. C'est tout pareil. C'est juste que, avec Afterlife, ben, il y a encore une application de, des effets spéciaux. Ben, l'histoire elle s u i t i t u mettons.、Euh, oh, ouais, oui, oui, oui. Parce que là, à la fin du t 3, à part en, en, en guerre.、Euh, exactement. s e c'est c l o n e l Oui, oui, oui. Mais c'est, ça continue.、Euh, je te dis pas qu'ils reprennent exactement à la minute près où ils avaient terminé le précédent. Mais, oh, oui, c'est une suite q u e veut, entre guillemets, logique. C'est divertissant parce que les capacités techniques ont considérablement augmenté en peu de temps. Donc,、euh, les effets sont bien. Il y a beaucoup d'action quand même, à certains moments. Mais bon, attendez-vous pas d'avoir une, ré une révélation en regardant ça.、Mm. Mais、euh, c'est très, très zombie.、Là. Pour les amateurs du genre, ça fait la job. C'est à peu près le seul truc que j'ai regardé、euh, le week-end dernier. Parce que j'ai pas eu le temps. p a r e q ça t e d a i t p a Non, ça me tentait, mais il fallait que je fasse autre chose qui était un petit peu moins agréable. Donc, bon. Ceci étant dit,、euh, côté spectacle, bon, ben,、euh, j'ai vu que Trois-Rivières Metal,、euh, on sait pas où se garacher, là. Ben, Trois-Rivières, moi, c'est peut-être pas Trois-Rivières Metal qui le fait, mais、euh, t'es-tu au courant qu'il y a un nouveau bar qui fait des spectacles, juste en face du Metal Punk, ça s'appelle l'Acrobar. C'est un ancien... pas une joke, l'acrobar. Non, non, non, non c'est pas ouais, une farce. C'est proba probablement l'ancienne la, taverne du coin. C'est 562 Saint-Georges, c'est、ouais. très en face. C'est l'ancienne taverne du coin. OK. Là, il y a un spectacle avec. C'est au mois de janvier, je pense. Au début janvier,、euh, il va y avoir、euh, Old Place Nation. Il y a Mortar, un band de trash de Gatineau、okay. qui a le chanteur d'Insurrection de dedans、okay. qui joue de la bass. e Euh, il va y avoir à Phosphorus, u n autre b a n d de trash. Puis il y a un bain qui s'appelle d e a t h Theory. C'est au、ah, début、ouais. janvier. a l l e a r e g a r d é sur Facebook ou whatever. C'est déjà annoncé, OK. Peut n Peut-être qu'ils o n t t u s leur site, l'acrobat? Je ne sais pas. pas? Je ne sais pas. Moi, j'ai、euh, vu le flyer ce matin.、Euh, je sais que c'est 8 La date exacte, je ne sais pas. Je pense que c'est le 8 janvier.、Ben、écoute, la dernière fois, j'ai mis les pieds là, là. c'était encore,、euh, la taverne du coin, pis c'est à l'époque où j'avais les cheveux très, très courts, là. Tu te rappelles à peu près de q u a n â D'accord. Ça、là. fait Donc, longtemps. Ça fait très longtemps. Mais là, je sais、si、ça pas s Mais là, n était pas très grand non plus, là. À moins qu'il ait g r a n d i là, c'était. Ben, c'est pas grave. Si, si, s'il y a une nouvelle place, tu f a i t des, des, des,、ah, des. Ben o a i s ben o u i s absolument. Fait, ben d'ailleurs, ça laissera la, la chance aux gens de, avant d'aller au spectacle, d'aller faire un tour chez Metal Punk en avant? C'est calculé, je suis sûr. Oui, probablement. <rire> c'est genre à Pierre, ça, d'avoir. Ouais, ouais, ça doit être son genre, s'attirer d'une n v e l l e clientèle. Mais allez faire un tour quand même chez Metal Punk sur la rue Saint-Germain. 563, c'est juste en faire de l'acrobat. <rire> c'est pas vrai, tu p a r l e r de licher des trucs, toi, t o u t à l'heure. Côté spectacle, dans la région immédiate, mis à part ceux-là, donc tu ne sais pas qui est le promoteur ou le producteur, non? Non, non, non. Ben, c'est TXRXB. Yeah, J'ai aucune、bon、idée c'est quoi. quoi、euh, je ne sais pas. Il y en a qu il qu il le savent, ben, qui s'appellent. v e n un t t'as qui booker de m ê、euh, Arrangez-vous、euh, pour nous le faire savoir. t r o i s i è m métal, présentement, sont hyper actifs. On a le choix entre groupe, endroit, date et détail et affiche. n o n ils prennent un break, évidemment, a v a n t les fêtes. Par contre, hein, BCI, qu'est-ce qu'ils nous ont à nous proposer pour ce soir? C'est qu -ce quand t'as que les heures. Réanimation. <rire> oui, BCI propose réanimation à tous les mardis. Hey, ça serait cool, ça, une commandité par réseau. Ah. On vient d'avoir une. Non, c'est pas vrai. p l u t ça. On v i e n d'avoir une. C'est farfelu. Donc, ce soir, c'est Cataclysm en compagnie de Symbolic. Ben, qui doit avoir déjà pas loin d'avoir joué, j'imagine.、Euh, Calter, Thalamius, e y l e s Ça coûtait.、Euh... <rire> ça, ça, ça coûtait. Ben, ça... ça coûtait rien. s、si、Il n'y a pas de prix. Là, c'est gratuit. C'est ça. <rire> Euh, par contre, lundi prochain, le 13 décembre, c'est Demoborgir en compagnie de Enslave, Blood Red Throne, Down of Ashes. Ça va être bon, ça. ça sûrement.、Bien. Ben, juste Demoborgir puis Enslave. Ben,、ah, il était bien. Demoborgir, ça a l'air que c'est pas très bon en show.、Hein. Ben, on sera, ils se rabattront sur Enslave. Ça, ça a l'air que c'est bien. Euh, donc, c'est au m é t r o p o l i s lundi prochain. C'est à compter de 19h30. Ça coûtera 26 et 13 et 31 e 1 pour y assister via、euh, Ticketmaster. Et le lendemain, soit le 14, ils seront à l'Impériale de Québec. e、euh, u même formation, d e Movorgan, Steve, Blood, Red Throne, Down of Ashes, au coût de 35 et 40 plus taxes. C'est disponible via di,、euh, Billettech. Les deux soirs, c'est pour tous. Gammer. <rire> Ramagui. Rien savoir de ça. Eh Louvet, ben, bon, Gamarie, ils vont être, je peux bien dire, 29 janvier, samedi 29 janvier, au Café Campus, et le 30 le dimanche, ils seront à l'Impérial avec.、Euh, je bon. Eh Louvet, dis, c'était quoi déjà, toi? C'était du folk metal. Du folk metal? Bon, ben, vendredi 4 février prochain, accompagné de Three Inches of Blood, Holy Grail, System Divine, ils seront au Le Cercle, qui est à Québec.、Euh, au coût de 25 et 30 plus taxes. C'est pour tous. Billets disponibles par Billettech. Et le lendemain, samedi, le 5 février, ils seront à Le National. Le National l e Québec. Eh, pas le National. Non, ça s i n t sur la rue Sainte-Catherine. s a c r e m e n t sacrement. Ouais, j u n e t t e 19 et 93, puis assisté, 24 et 36 plus taxes. C'est pour tous via admission. Raven, au mois de février, le 13, au Petit Campus, à Dayside. Le 23 février au Café Campus. Fintroll, ça en revient? Fintroll, oui,、ouais, j'espère être capable d'y aller. Serait là. Cool, là.、Ah, ben, ouais, avec ça serait cool. Tu s a v e c qui? Rotten Sound et b a r o n Hearth que je, je connais. connais pas. Pas. Euh, puis a s、euh, p Insiferum. Bon, Accepte aussi que ça en r e v i e n n e Oui.、Euh, donc, elle, elle nous chose à fouet, t à On est d a n Fintroll, c'est au Metropolis le 24 février prochain. r o t t e n c r y s e r 15 mars, mars prochain au petit campus. Cataclysme revienne au mois de mars le 20 au Club Soda. Accepte et la formation Sabaton. Sabaton, que, Sabaton ça n'a pas d'allure.、Euh, Billets en vente dès le 14 décembre, mardi prochain au Club Soda. C'est le 17 avril, puis là, s e p u l t u c e s t p u l t u r a Il va y avoir beaucoup de membres originaux là-dedans. Ah,、oui. il doit en rester au moins、euh, 7-8e de 1. 7-8e <rire> de 1. Ça, c'est au mois d'avril. Allons du Ben Tour, loin, symphonie. C'est ça qui est ça. Bon, OK.、Euh... Tu l e mets-tu ton album? Ben oui, je le mets. L'ENA à l s i e s l'Aldress. e <rire> L'Aldress. e Bon. Donc, allons écouter de ce pas avant qu'un autre nous pique une crise d'apoplexie ou de quelque chose de genre. Euh, la formation Guard the Throne qui donne dans un death trash. Je le sais-tu, moi, il y a certes qualificatif. Anyway, c'est une très bonne formation. L'album, je le trouve vraiment bon. Under the sign of the Iron Cross, qui est paru il n'y a pas longtemps sur Metal Blade. Donc, nous allons coûter、euh, au moins 4 pièces. Au moins. Ben oui, c'est parti. a l'Ostop l au 30 ou des Forges. Génial, je m'en vais m'en chercher une. Avant d'aller la chercher, va t'inscrire sur le site allostop.com. Suis les instructions. Comme t'es étudiante, ta carte va être gratos. a i d e z l'environnement tout en économisant. Covoiturer. Allostop, vert depuis 1983. h、ah, e y w、wow, n a e n p e e s Je i e o n u h ben bonne ta bière. C'est quoi f a i s t o brou. f a i s t o quoi f a i s t o brou. Quoi ça C'est moi qui l'a i faite.、Hey, comment tu fais ça Tu vois, j'ai 20 bières, 3 v i è r e s Choisis un kit, c'est super facile, t'as fait directement chez vous. a h ouais, c'est cher! Ben non! C'est ça qui est le fun, pis en plus, c'est bien meilleur que ce que tu bois d h a b i t u d e On peut même faire du vin.、Eh, c'est pas si s i l e le temps des fêtes pis nous p a r t i n s ça! v i n et b i è r e Trois-Rivières, 5437 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Six degrés met au grand jour les ramifications de l'industrie musicale, les liens professionnels, amicaux et même a m o u r e u x qui unissent nos artistes. Six degrés, c'est de la musique indie, rock, pop franco-québécoise et française avec quelques incursions dans le répertoire canado-anglais. Six d e g r é s les mardi s à 17h sur les ondes de Cifou. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont n o t r e raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 Elles envahissent les ombres de Cifou pendant deux heures, encore une fois cette année. Les b e t t e r a v u r l a n t e s votre dose d'humour, d'actualité, de légumes, les lundis de 16 à 18 heures, en rediffusion les samedis de 16 à 18 heures, Cifou 891 FM. Bah, je sais, je sais. Faut juste que je déris un peu, j'aurais doré. e C'est Fou, ça a Mexico 89.1 sur le net au cifou.ca. est fou 22h39, pratiquement 40 maintenant, et l'émission tire à sa fin. On vient d'entendre la formation des Pays-Bas, God the Throne,、uh, Throne, avec leur 9e album studio.、Euh, le titre étant Under the Sign of the Iron Cross, ce qui paru t sur Metal Blade. Les pièces étant à l'instant Chaos Rings at Down,、euh, précédé par Under the Sign of the Iron Cross, pièce s t titre.、Euh, the Killing is Faceless, juste auparavant. Firestorm. Précédait cette,、euh, cette, cette. cette pièce. Ben oui, cette pièce. Et nous avons ouvert avec Storm of Steel, qui est la deuxième pièce de l'album proprement dit. Moi, j'aime beaucoup ça.、Euh, J'espère que ça vous aura plu. Qu'en penses-tu? Oh, c'est très bien. Bon. Des bons riffs. Ouais, c'est assez intense, mais ça, s é c o u t e bien. Euh, ceci étant dit, Sinistros, nous,、euh, nous devons souligner qu'à semaine prochaine, c'est une émission qui débutera à 20 heures. Oh, y、yeah. Oubliez pas, là.、Non. Vous avez une heure de plus. Vous avez, vous avez une heure de plus ou une heure de moins à vivre, c'est ce que, selon v s i vous commencez l'émission à 9 heures, vous allez manquer une heure. Et voilà. Donc, toi, C'est faut... le contraire de cette semaine, finalement. Effectivement. On est-tu mélangé? Ah oui. Des vrais petits retournements. Ça, ça se peut plus. Tu nous présentes pour clore cette émission ton deuxième choix d'album. C'est le nouvel album de Death Angel,、euh, légendaire formation trash、euh, américaine,、mm -hmm. qui s sort un album qui s'appelle Relentless Retribution, paru en 2010 sur Nuclear Blast.、Euh, c'est bon. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il y a des petits bouts là-dedans qui, qui auraient pu laisser faire le, le, le, je vais aller me chercher plus de public, o、okay, k je comprends bien. T'sais, u les petits côtés, les petits côtés flow, u、euh, m e t a l corps, garde. Les gars, vous avez proche, 40 queues canées, là, c'était pas obligatoire d'embarquer là-dedans. a là. ha <rire> c'est bien dit. T'sais, u regardez, c'est ça pour Shadow's Fall, là. Ils font mieux ça que vous autres, Ha ha ha ha ha. Fait qu'on va commencer avec la pièce, Relentless Revolution. C'est pas le titre d'album parce que l'album c'est Relentless Retribution. Retribution. Donc, Relentless Revolution,、euh, tiré de l'album Relentless Retribution. Voici d h e t a n g o e à、oh. réanimation. Dernier service. Voilà. Et c'était Death Angel avec la pièce Into the Arms of Righteous Anger. Tout juste avant, nous avions la très décevante Class is So Deep. Ouais. Ça fait pas mal, pas mal métalliqueur, hein? Par m o m e n t o u i C'est en plein de. Tu sais, en plein des petits breakdowns. Avec des petits vocaux. Des petits mimofés, là. Ouais. ouais. Avec des petits vocaux, de, <elevate> <Response> Non, c'est grave. <rire> Donc, ça, e、euh, u ça, j'achète pas ça du tout, du tout, pis, selon moi, c'est un plantage, un tirage dans le pied de la part de d e a d Angel, une pièce comme celle-là. Et on a eu,、uh, Relentless Revolution, qui est une excellente pièce, qui débute l'album. Alors, c'est tout pour réanimation cette semaine.、Euh, ouais, on va se quitter avec une portion de la pièce Truth. C'est en plein ça, qui est la troisième de l'album. De l'album. De l'album.、Euh, et on vous rappelle que la semaine prochaine, de réanimation, Sinistro et moi, seront au poste d e s 20h. 20h, de 20h 20 20 à 23h, inclusivement. Tout à fait, my dear friend. My dear Donc, là-dessus. À la semaine Allez, prochaine. Allez, tous vous faire foutre. Ah, ben, mon petit Vera. Ah, ben, là,、toi. ça le met sorti de la bouche. Petit Vera. <rire> bon, on recommence Et sur ce. Et sur ce, sur ce. Allez, tous vous faire foutre. C'est ce que je disais. Truth.